بسم الله الرحمن الرحيم طيب ندخلوا مباشره في الباب الجديد احنا عفوا نبغي ديجا المراجعه دي داخل الباب يقول باب ما جاء ان السبب كفر بني ادم وتركهم بتبدينوهم خطا دينهم, دينهم الفاتحه وتركهم دينهم والغلو في الصالحين لو كلاي فيان pour montrer chaque pit que le اصل la origine du coufre de des fils d'adam avec la shirk et le délaissement de leur religion c'est l'exagération dans les gens purs puis hada wa fihi kadhik taswir comme cela a venir dans l'histoire du de noah al salam le roulou et taswir wa qul allah ta'ala ya ahli al kitab لا تخلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القىها لمريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تكونوا ثلاثه انته خير لكم انما انما الله اله واحد سبحانه ون يقله ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا وvous les gens du livre n'exagérez pas dans votre religion Il nous dit sur Allah que la vérité et le Messie Issa fils de Mariam n'était qu'un messager d'Allah et sa parole qu'il a envoyé à Mariam et un souffle de lui. Alors croyez en Allah et en son messager. Ne dites pas trois. C'est c'est cela le meilleur pour vous. Et que Allah n'est qu'une seule divinité. Subhana qui soit exempté d'avoir un enfant alors qu'à lui appartient ce qui est dans les cieux et sur terre et Allah se fit comme garant. فهذا تحذيره من رب العالمين الى اهل الكتاب بالنسبه لغلوهم في دينهم اللي ما انغاض كالي نصاره وتجئك انجيلي avec عيسى عليه السلام الى اليهود تجئك انجيلي وزير et également ils ont géré avec leurs moines et leurs rabbins. Au point de... Certains ont reçu une ibadah salihah, comme une... Isa, et d'autres ont été obéis dans le monde. Il y a un peu de chagrin. Dans le verset, il y a un peu de chagrin. Il y a un peu de chagrin. bos cinéror de pression c'est les juifs et les nazara. Et principalement les nazara parce qu'après il parle de Isa le messie. Je pense il y aura une erreur dans le livre. Qala la taghlu. Ne gérez pas. El ghulou, el murad bih hina, tajawuz al hadd fi al ta'zim, fi al qoul wa al i'tiqad. Donc là c'est le fait de dépasser les limites dans la glorification d'une chose par la parole ou par la croyance. ou l'effet le goulou a un min hada l'exagération d'accord c'est d'imposer une chose que Allah n'a pas imposé voilà religion كذلك الغلو يكون في المدح والذم dans le l'loge qui fait du personne comme ça yati ça s'appelle l'itrah ça s'appelle itrah ou alors exactement l'exagération non ça critique c'est une chose outrance وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَى الْحَقِّ يُدِيْتُ شُرَالَكَ لَا كَالَيْتَى مَا مَعْنَا هَذَا لَا تَصِفُهُ إِلَّا بِمَا وَصَفَهُ بِهِ نَفْسَهُ أو وَصَفَهُ بِهِ رُسُولَهُ c'est-à-dire que ne décrivez Allah que comme c'est décrit lui-même ou comme l'on décrit ses messagers sans ajout ni retrait الْمَسِيحِ qu'on appelle le Messie en français سُمِّي bismillah donc messie ils disent que ça vient du, du mot masch qui est le fait de toucher qui est été nommé de la sorte du fait que lorsque touché des gens infirme ils guérissaient il guérissait bismillah il y a eu plein d'interprétations sont venues par rapport au mot messie tout comme pour Issa et كذلك ma sael de dajan il y a eu différentes interprétations mais on n'a pas vraiment de dalil wadih kidi ma sis be y'teli tel chose se sont juste des déductions kalimatu ay annahu khalaqahu min kalimatin kun qala jics li sa parol c'est-à-dire qu'en fait Allah l'a créé d'une parole en disant kun soa fa yakun liitha faqat qala lahu kun illadhi dirisa soa et non pas que Issa est une parole d'Allah Allah l'a c'est une de ses sifatiy ghayr makhluqa Il veut dire que l'essait est créé à partir de la parole d'Allah qui le dit d'être. Wa ruhu min ayb al-arwah allati khalaqaha Allah. Ar-ruh souf de lui. Wa min al-souf qui Allah a créé et non pas un souffle. Taib, ruh min sifatillah. Wa hatta ruh ma'al min sifatillah. An-nafs, na'am. Anna ruh. Je connais pas le délire ici. Donc, الاروح, هي مخلوقات. فَأَمِنُوا بِاللَّهِ Nous croyons en Allah. اَيْسَدِّكُوا بِيَنُوا وَاحِدٌ لَا وَالِدْ لَا, والد. لا والد. وَلَا وَلَدَتْ وَلَا وَلَدْ سُبْحَانَهُ Nous croyons en Allah. C'est-à-dire, croyer qu'il est unique, qu'il n'a pas de père ni d'enfant. Donc, le fait de croire en Allah, ce n'est pas seulement de croire en sa présence, mais c'est de croire en Allah, عز و جل, في كنداليك, et في اسماءه وصفاته. Le fait de croire en son existence seulement ne suffit pas. croire qu'il est en sa présence et après s'imaginer des choses fausses sur lui. Qu'il est comme ceci, qu'il est comme cela, qu'il fait ceci, qu'il fait cela ou ghayr zalika. Il y a contre les contes dans les mythes. Nous croire en lui tel qu'il est. C'est ce qu'il a décrit lui-même et tel que l'ont décrit ses messagers. Rusulahu bien eux sont صادقون mubleghun an Allah wa la yakdhibu وَلَا تُكَزِّبُوهُمْ وَلَا تَرْفَعُوهُمْ فُكْمَنْزَلَتِهِمْ Donc ces messagers, du fait qu'ils sont véridiques parce qu'ils vont s'en se mettre d'Allah ou qu'ils sont infaillibles فِي تَبْلِعَ الْوَحِيُ الْرُسُولِ مَعْسُومُونَ مِنَ الْخَطَى Donc ne les démonter pas et ne les élevez pas à un niveau qui autre que le leur Les russuls sont des messagers وَلَا تَكُلُوا ثَلَافَةً Je ne dis pas trois أَيْلَ تَ والمراد بالثلاثه هنا الله مريم والمسيح هناك ذلك اظن في خطا dites pas que en fait tu dis pas que Allah est de trois et le sens voulu par trois c'est Allah que disent le père et Issa qui disent le fils et lui dit Mariam dans le livre en fait c'est Roha Qudus c'est Gabriel qui t'appelle le Saint-Esprit et ça la trinité qui est marouf bien que que ça dit جعلوا لمريم sifatana uluhiyatan. OK. La trinité part attribut divin. C'est vrai. Mais la trinité ce n'est pas madame ne en fait pas partie. Enta wa khaymunakub, enta huwa ana taflees. Ceci cette croissance de la trinité. Subhana huwa yan kullu huwa walad. Ait tanazza huwa an ittikhaz al-walad. يقول في الشرح الاجمالي ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه آية اليهود والنصارى عن الغلو في الدين ومن ذلك غلو النصارى في عيسى بن مريم حيث رفعوه لمرتبه الالهيه وم وبغاله اليهود وتجاوزهم الحد في, ذم في ذمه حيث يعتبره ابن بغي وكذب الله سبحانه وتعالى qu'ollam des deux factions. Donc Allah a jugé interdit dans ce verset aux juifs et aux nasara, l'exagération dans la religion. Le roulou des nasara c'est en ayant rendu Issa en lui, don, euh, en lui en lui ayant attribué une partie de la divinité. Et le roulou des juifs c'est de l'avoir abaissé au point de dire que il est un fils de prostituée, que Mariam. Tamam, affaire de zina. Et là, il a bien dit « bari ». Car il y a un folle contre une fornicatrice et une prostituée. Toute prostituée, toute fornicatrice. Mais pas le contraire. La prostituée, c'est celle qui prend un salaire en échange. Alors que la fornicatrice, elle a fait ça d'elle-même. Mais les deux rentrent dans le zina. Donc Allah, Azzawajal, a démenti les deux groupes. « Yahoud » et « Nasar ». حيث وصف عيسى بالرسال وانه روح من اروا من الارواح التي خلقها الله وان عليهم ان يؤمنوا بالله وحده لا والد له ولا ولد له ولا صاحب ولا صاحبه وان يصدقوا برسله فلا يكذبوهم وينزلوهم اكثر من منزلتهم وان عليهم ان يشتنبه عقيده التثليث الذي جعله الله فيها صار الثلاثه وان عليهم ان يعملوا ان يعلموها فقط نعم وعليهم ان يعلموا ويعتقدوا بان الله هو المستحق لافراده بالعباده المالك لجميع الكون المهيمن على جميع الخلق نقرا على هذا وجل اديك عيسى كميتو ميساجي اي ان souffle parmi les souffle qu'il a créé donc il doit croire en Allah seul qui n'a pas de peur ni d'enfants, ni de compagnons ni de compagnes, et qui doivent croire ses messagers et qui ne doivent pas les démentir, ni exagérer sur eux d'accord, et qui délaissent la croyance de la trinité car Allah n'est pas le tronc des trois mais Allah il est l'unique Allah est l'unique, subhanahu wa ta'ala Ya quoulou al-fawaid Tahlim al-ghoulou fid-din, taba'in qui exagère, interdit d'exagérer en religion. Min kulina min anwa' al-ghuluw. Toutes ces formes. Quand le ghuluw, il y a ce qui fait tomber dans la bid'a, il y a ce qui tombe dans le shirk, il y a ce qui tombe dans le dans le dans le euh dans la ma'siyah. Ils sont tous à des degrés différents. Mais le ghuluw, tamam, أصلاً محرم مطلقاً. Tuصفه مي لانتي عندي. ثانيا تحريم القول بري في الدين الذي لا استنادي للدليل qui n'est pas permis de parler religieux par son opinion qui n'est pas basée sur une preuve car ça ouvre la porte à toutes les bidat toutes les khurafat tous les égarements chacun vient en religion par la ce qu'il pense moi je pense que moi je vois que moi j'estime que ainsi de suite on dit ma tarji la nahnu نريد قال الله قال الرسول وقال الصحابه c'est ça qu'on veut et ben ton avis nous apporte et combien même ton avis ou réordonné avec la révélation s'il n'est pas basé sur la révélation en la base d'accord et ben on ne prend pas en compte quand des votes de gens as même de couffour ils ont des affactes qui co coordonnent avec la religion mais on ne dit que si la religion la cela les confirme et on dit pas on les prend pas parce que le euh, elle a tel l'a dit on le prend pas parce que le dit l'a dit et après on dit un tel a dit telle chose et en effet sur la coordonne avec la religion à cause des choses tu peux les déduire par la le tajribah l'expérience ce que tu as vu tu vois mais faut pas se se baser dessus parce que des fois tu peux te induire en erreur et tu tomberas dans la philosophie car le philosophe sur quoi il se base c'est son expérience sur les gens pas sur le wahy donc après tu t'inventes des choses des règles et le din vient pour les contredire même si tu l'as vu ça a été testé et que le din se se se il a ni ça s'y oppose outre coup Autre quoi Yaqul, izbat, nubuwat, Issa walisalati. Cela affirme la prophétie et le message de Issa. Rabi'an, fil aayati arad ala liyaudu nasara. Le verset refute liyaudu nasara. Khamisan, izbat sifat el kalam lilai aral wajill laiq bihi subhana. C'est-à-dire que ce verset confirme l'attribut de la parole d'Allah. Saadisan, dayan botlan akedat et tathlif. Ce qui montre la fausseté de la croyance de la trinité. سابعا ان التوحيد كله خير التوحيد كله خير تحدصون tout entier est que du bien munasabat al-aya lil bab munace color rapport du verset par rapport au chapitre haythu dallat al-ayatu wa anna sabab khuruj ahli al-kitab min dinihim wa 'uluw al-nasara fi ta'zim 'isa wa 'uluw al-yahud fi zammih qu ce verset indique qu'est-ce qui a fait sortir les nasara de leurs religions de base, yani la tidjaad bi Issa. C'est leur exagération seulement en Issa. Et eux n'ont jamais appelé ça là. Et de كذلك les juifs l'exagération qu'ils ont eu dans le blâme qu'ils ont fait à son encontre et leur démenti qu'elle n'ont pas que Issa. Ils ne pas acceptent son saïssala sur le bourreau et même pas son assame. Dans son sens où ils n'ont pas accepté qu'il soit euh né sans père. ils ont dit qu'il a un père mais que sa mère faisina wala adbillah. Munasabat al-a'yal al-tawhid. Mais on sait quel le lien du verset par rapport au tawhid. Inna ma'tubira misluh misl hadha shirkan yan nasara nazzalu Isa manzilat manzilat Allah fa'abuduhu ma'ahu. Pour ce shirk et le fruit du roulou des Nasara qui a ils ont mis ça au même niveau que Allah Azawajel et sont mis à adorer. Donc cela a commencé par quoi Par le rouleau. L'exagération. Donc là c'est une mise en garde pour nous. Fia de l'Omma, le rouleau est sur les gens pieux. Que ce soit les roulemas, que ce soit les obaïds, ou autre. Exagérer dans la personne amène à des voies d'égarement inimaginables. Inimaginables. Pourquoi dis-tu le rouleau ولا deja dit قال في الدليل الثاني من هذا الباب قال الله تعالى وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ود ولا سواع وريعوس ويعك ونصر وقد اضلوا كثيرا ولا تزيدوا الظالمين الا ضلالا بصجيد الشعب ال نوح لزى افليت التوحيد Ils ont dit quoi Ils ont dit ne laissez pas vos divinités. Ne laissez pas Wad, Ini, Suwa, Ini Yaous, Ini Youq, Ini Nasr. Parce qu'ils sont gravement égarés. Et après la fin doit et leurs actes injustes, leurs actes que de les égarer encore plus. Tout ça montre comme dans le peuple d'Abraham lorsque lera montré par rhétorique de façon ascensionnelle leur égarement ils ont dit qu'au final ils ont dit ansuru al yatakum et leharrko ansuru al yatakum brûlez-le et sauvez votre divinité donc le mubtil il s'accroche au faux jusqu'à la mort d'accord tu lui as montré la preuve de son égarement soit il y aura quelque chose s'il va se passer إما يقتدي وإما يزد الشره سناول الطرق يبقى في milieu soit il va devenir meilleur il va accepter soit ça s'empirer ما من قيمه للحجج إما يقبل وإما انحراف انحراف شديد الرسول لك الله يدي وما كنا معذبين حتى انا معصر رسولا ما باش حتى يابا نبعثوا ميساج استا دير ك سكي reçu قيمة الحجج ياسع يرفض لا ي mérite الشنتيم il mérite un jugement pourquoi car il a su il a su donc là le comportement avec lui et le jahil ne sont pas les mêmes il y a qu'on fiche à la kalimah la tazorunna et la tatrukanna ne délaissez pas alihatakoum et marboudatikoum ouzadoré ouzidol wa la tazorunna wa adam wa la suwa'a wa la yaoutha wa yaouka wa nasara استاذ جابر بن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الايه قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان لقومهم ان انسبوا لمجالسكم علم مجالسهم التي كانوا يجثون فيها انصابا سموها باسماءهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولائك ونثي العلم عبدت فعبدت, فعبدت Donc Ibn Abbas explique par rapport à ce nom qu'il s'agissait d'un homme pieux à l'époque du pape de Nour. Et lorsqu'il sont morts, chétan est venu pour dire aux gens de leur faire des des des images alors de euh effigies pour se rappeler de seulement. Euh le but c'est quoi de ça P2 Pour oublier qu'ils étaient pour le, garder le khair. Wa min jil ila ajal de génération en génération. l'ouime était oublié et les gens sont mis à adorer. Donc ça commençait comme de tout à l'heure, relou et taswir, goulou et taswir, وكذلك جهل. وجاءوا الجهل. Et Shamukh Bey l'honora Ta'ala, في هذا الأثر قال هذا فيه كلام. Car comment aurait-il pu être le peuple de Nour? avoir fait cela alors que lorsque Noé est arrivé, ils avaient déjà ces choses-là avant qu'il arrive. Ah, mais ça alors. Il a dit "Huna, c'est papa de Noé qui a fait cela." Mais Noé quand il était en l'ançant, ils avaient déjà ces gens-là. Ça veut dire que cela est arrivé avant Noé. Donc pas ils sont papa. Ah, mais ça ne peut pas ils sont papa. Car même ça était des gens plus peuple de Nour, c'est qu'ils ont été contemporains. Et ils disent après qu'ils ont été adorés comment D'une génération après. Donc Nour, il était là également. C'est vrai que Nour, il a vécu longtemps. Il a vécu longtemps. Mais Nour, il a été envoyé, les gens adoraient déjà les idoles. Donc, c'est là qu'il y a un khalal dans l'histoire. Donc, la Allah, la ma'ana, enna ha oulai khalou, qabl, comme Nour. Ces fellahs sont arrivés sur des gens qui étaient entourés à nous. Allah Ta'ala a'alam. Car l'asthar, c'est-à-dire qu'il y a, -a un ami Ibn Abbas, c'est-à-dire qu'il y a un ami Ibn Abbas. Il dit, « Et il y a beaucoup de gens de leur peuple. » Il dit, « Et il y a beaucoup de gens de leur peuple. »« Et il y a beaucoup de gens de leur peuple. » C'est-à-dire que les leaders de ces gens ont guéri beaucoup de gens de leur peuple par ces idoles. ولا تسير بولبينا الى ظلال اي الى عذاب او ضياع كذلك الدعاء nous leur ajoutait que du châtiment et de la perte que noah alayhi salam a invoqué contre eux comme on avait dit dans oders mousa alayhi salam a invoqué contre pharaon mais avant lui noah a bien invoqué contre son peuple et ils ont tous été détruits. Comme vous le savez, avec toufane, déluge. Et des gens ont voulu... Tellement ils sont ancrés dans les sciences modernes, ont voulu... C'était dans le livre de Maurice Bucay, à l'époque, je me rappelle, la science, la Bible, le Coran. Ça s'appelait comme ça, le livre. Un livre qui m'avait beaucoup influencé. Et qui contient beaucoup d'erreurs, également. Le livre, je ne sais pas si il rentre en islam, si il y a l'âme, En tout cas, il, il faisait trop penser son akl sur les, les textes. Et on connaissait les textes, le texte se posait à la science moderne, soit il faisait un taouil, soit il rejetait. A la khata. Ça veut dire ce que je disais tout à l'heure. On ne vient pas avec nos têtes, ou autre. Le Shaïd bin Hadha, lui, il dit que le Coran ne dit pas que toute la terre est envoyée par le déluge. Alors, le Coran dit bien que toute descendance après nous vient de lui. Donc ça veut dire quoi Qu'il y a assez plus d'hommes sur terre. Lui il dit ça n'empêche pas que il dit sur le Coran a détruit le peuple de Nour, c'est-à-dire dans ce secteur de Nour. Ça veut dire qu'il y a pas d'autres gens ailleurs ici. Qu'on a Djibiya est bon. Moi j'ai ana zuriyatuhum al-baqidin. Non fait de leur descendance, c'est-à-dire à, à Nour, ce sont les gens qui sont restés, la descendance. Donc ça veut dire que quoi Il y a personne d'autre après lui. Tout homme sur terre a été détruits par le déluge à part les gens du euh Surina tous ont été détruits lequel le nasl al-quran الواضح واضح يقول في الشرح الاجمالي يعبر يعبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الايه عن حال المشركين وحفظهم لتلك الاصنام حينما اخذ بعضهم يوصي بعضا بها بعبارتها وراسيهم تلك الاصنام الخمسه المسمى هنا ثم يبين سبحانه انه بذلك قد اضل كثير من الناس واتصفوا بالظلم واتصفوا بالظلم واستوجبوا العذاب والبعد من الله سبحانه وتعالى نصوصه تعالى سبحانه وتعالى ديمون كومون لي موشي ليكون سواخوشه leurs idoles jusqu'a la mort ils veulent pas accepter les cavaliers qui égarent les gens par cela Tu dis aux gens, la tahruna, ne les laissez pas. Il se trouve des fois, gens, ils enjurent dans le haq. Eux ils viennent comme ils ont fait les gens avec Abu Talib. On a pris il pas longtemps. Abu Djen, Abdoullah ibn Abi Umayya, ils ont dit quoi Et ta troupe de la tribu d'Abdul Muttalib. Bah c'est pareil, lâche pas l'affaire à s'approcher. Oui. Oui, lâche pas. À cause du baatil, et vous vous tenez dans le baatil jusqu'à la fin. Est-ce que tu as à il à la mort il meurt sur la boîte il peut pas la chaîne à faire il y a quoi dans les فوائد بيدم الشرك في الامم السابقه pour montrer l'existence du shirk dans les communautés antérieures que ces cinq noms mentionnés de vos divinités noah si ça qu'no si tu es là c'est pas mis les choses qu'adorer les papes de noah ça lison bien takatuf wa taawun al-baatil ala baathilih ce qui montre comment suchen, les gens du faux sur leur faux entre eux. Et ça, dit, ça, les biais ça c'est la biais ça. Tu يبقى حي سنيس sur le batil comme ça. Comme même ils seraient divisés entre eux pour sauver une chose commune qu'ils ont entre eux un un un faux commun. Si ataaawunou did did mukhalifih. Et tout s'unir contre leurs opposants. Quatrièmement, جواز الدعاء à les kuffar à la سبيل العموم. qui n'est pas mis en vœu contre les kuffar de façon générale car certains disent que ça c'est Hadith de A on dit là qu'a Da'anouh hunna lakoumi tu peux dire Allah Allahumma مثلا di Allahumma uqtul al kafirin tous les kuffar tu sais qu'il y a pas tout se tuer parce que en tant que vous êtes là au moment comme quand tu dirais Allahumma sallan Hadith des musulmans tu sais qu'Allah il pas que tous les musulmans Mais là vous ce direu, on demande bisas, c'est c'est c'est net, mais c'est un doa général. Après Allah il sait mieux. Ou alam biman biman ihtada. Qui mérite cette doa, qui ne le mérite pas. D'accord. C'est un doa général. C'est un doa général. Et toi tu sais quand tu ce -là, que ce doa là que c'était pas tout kafir qui va mourir par ton doa. Mec ils vont tous mourir un jour en l'autre de toute façon. Et ce n'est pas tout ce qui sera guidé par qui débat ton doa. D'accord. Mais ceux qui sont évités, le sera. Bismillah Taala. Voilà comme ça. مناسبه الايه للباب لو رابور دي فيرسي بارابور او شابتر مناسبه هذه الايه للباب ما ذكره بعض المفسرين من ان من ان هذه الاسماء المذكوره في الايه كانت اسماء رجال صالحين غرا في حبهم قومهم ولما ماتوا اوحي اليهم الشيطان او اوحى ليك روحيه اوحى اوحي اليهم الشيطان ان صوروا على صورهم حتى تذكروهم اتى ذمات اهل هذا الثقر ان درسوا وان درسنا من العلم عبدوهم عبدوهم بطون من جاء بعبادهم دونك سي كوا لو يا دو سوه ورسي بارابور او شابتر سي كوم لا ابن عباس كي ساجيسي دوم بيو تشو تادوري بار لا سويت اي ك لا فورس دو لامور جافو بور او لز امني الي ادوري بار لا سويت دونك سي رولوف اي سو لفه مناسبه الايات التوحيد لو رابور دو رياسيه بارفو توحيد حيث دلت الايه ولا ان الغلو في الصالحين شرك وذلك لان الغلو فيهم صرف شيء من حقوق الله الخاصه بهم وذلك اشراك لهم مع الله رياسيه ديمونتر ك ليزاجيراسيون سو لي صالihin صلا اي دو شرك يا صلوه امين ان نعبد صلوا عليه امم ادور االلوردني une part du droit d'Allah azawajalek lui propre وسا سيكوا سا الشرك تمام هذا شرك خالص كنا كيفنا اليوم ان شاء الله تعالى وبعد الباقي ثلاثه اجله هي قصيره تمام قولوا ابونا وتقدموا برانم